On radio, left on dance, le flow. Dance flow. You and I have lost our minds. I don't even know if thoughts are mine. Projected by your fear inside. I can see the light Say When you're ready to escape I'll be a shelter from the rain I'll pull it under me You can make the ground shake I'm Knocking on a quake I'm Knocking on a quake I'm Knocking on a quake Show us what you got When the mother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 Bonjour à tous, on débute cette journée du mardi 26 juillet il est 6h, on débute avec les infos la convention du parti démocrate qui doit investir Hillary Clinton pour la présidentielle américaine s'est ouverte hier à Philadelphie pour quatre jours en présence de près de 5000 délégués l'ancienne secrétaire d'état qui espère succéder à Barack Obama et devenir la première femme présidente des états unis devra pour se faire l'emporter face au républicain Donald Trump lors du scrutin du 8 novembre durant les primaires elle a fait face à la performance spectaculaire et inattendue du sénateur du Vermont Bernie Sanders, outre Bernie Sanders la première dame Michelle Obama a a pris la parole à la tribune au premier jour de cette convention. Bernie Sanders a appelé le parti démocrate à s'unir pour soutenir la candidature d'Hillary Clinton, tout comme Michelle Obama. Le parti reste quant à lui très divisé. Certains militants pro Sanders mettant en cause l'intégrité de celle qui pourrait devenir la première femme à présider les états unis Trois niçois ont été récompensés hier par la médaille de la ville de Nice pour leurs actes héroïques visant à arrêter le camion du terroriste de la promenade des Anglais le 14 juillet. Le premier s'était accroché à la portière du 19 tonnes du tueur après avoir jeté son vélo. Jusqu'au moment où l'assassin de 84 personnes avait commencé à saisir son pistolet 7.65 au moment où il s'était dégagé il avait senti un deux roues qui le frôlait. Il s'agissait d'un autre homme qui après avoir déposé son épouse était parti aux trousses du camion fou en slalomant. Il avait jeté son deux roues et s'était accroché à la cabine frappant alors le conducteur à maintes reprises. Le pistolet du terroriste n'avait pas alors fonctionné. Il s'était fait interpeller par la police qui le prenait pour un complice du tueur, en même temps qu'un troisième homme. Ce dernier se trouvait sur la plage lors du passage du camion. Il avait couru après le camion puis avait plaqué un passant au sol pour le protéger des balles perdues alors que la police tirait sur le conducteur. » Aux états unis deux gigantesques incendies ont fait rage en Californie, près de Los Angeles et San Francisco, détruisant des dizaines d'habitations et forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir les flammes. Le feu brûlé aux portes de Los Angeles forçant quelques 20 000 personnes à fuir leur domicile et menaçant près de 2 000 logements et bâtiments commerciaux. Hier, il n'était encore qu'à 10% maîtrisé et avait déjà calciné 134 km² de forêt. Plus de 3 000 pompiers sont mobilisés à l'aide notamment de 26 hélicoptères. Plusieurs routes et autoroutes ont été fermées. Le Brasier s'est rapidement étendu après avoir démarré et vendredi attisé par des températures autour de 30 degrés et des vents puissants ce week-end qui ont fait planer un énorme nuage noir sur toute l'agglomération de Los Angeles plus au nord de la Californie. Le feu avait déjà avalé 60 km détruisant 20 maisons et en menaçant 1650 autres. Un dernier mot de football pour vous dire que le joueur sud-africain Boy Boyz Mosia est décédé samedi dans son pays natal. Cet ancien joueur de Westerlo était âgé de 31 ans. Les informations précises au sujet de son décès soudain manquent après s'être passé par les jeunes et les réserves à la juvénétrie. Et à Chelsea. Entre autres, le médian était arrivé à Westerlo en 2004. Il mesurait seulement 1 m et avait été marqué par sa petite stature. Westerlo l'avait ensuite prêté à Dessel Sport et au Dever-les-Louvains. Il s'était ensuite retourné en Afrique du Sud. Fun. Fun radio. On fait le point sur la météo pour conclure pour vous dire que le temps restera sec sur la plupart des régions et le ciel sera partiellement nuageux en début de journée. Une inverse sera toutefois encore possible le long de la frontière luxembourgeoise et allemande. L'après-midi, des nuages se développeront dans l'intérieur de la terre. Les maximums se situeront entre 19 et 24 degrés. Bon début de journée avec nous dans le Summer Fun sur Fun Radio tout de suite. Le prochain rendez-vous d'infos, c'est à 6h30 et tout de suite le son and floor avec Justin Timmerlake. Fun radio. Les soldes XXL avec en plus le service Crefel C'est dans nos 75 magasins et sur crefel.be Les meilleurs prix, service compris Summer fun I got this feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on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 Fun radio. radio, radio, radio, party, radio, radio. Y Keith Murray rocks. Vibe with Universal will overcome. Combine with R. Kelly and prove it can mm -hmm. be done. So Nonstop in Death Squad and Rockland. I hear somebody knocking. Your party's starting. Yo, yeah, yeah. Hey Who's that? Step into the crib with me tonight. What's up, baby? Kelly's in the mood to make it right. Fun Radio Barré, voilà, c'est comme ça. On démarre la journée ensemble dans la bonne humeur avec la suédoise Mo. Et dans quelques secondes, c'est l'éphéméride sur Fun. C'est l'éphéméride? Sur Fun Radio. Et Jean-François, aujourd'hui, tu as en fait tes plus beaux habits et ta plus belle voix pour nous citer tout ce qui va se passer aujourd'hui, en ce mardi 26 juillet. Eh bien, nous sommes le 208e jour de l'année. C'est déjà la 30e semaine de cette année 2016. Et il y a beaucoup de prénoms en fêtés, puisqu'on fête les Anna, les Anaël, les Anaïs, les Annick, les Annabelle, les Annie, les Anouchka. Eh bien, mais, mais on fête aussi les Joachim, les Joris et les Nancy. voilà eh ben, donc, y en a beaucoup. Bon anniversaire et bonne fête à eux surtout. Ouais, bonne fête à eux et puis bon anniversaire aussi. On en parlait à quelques secondes. C'est Kevin Spacey, l'acteur américain qui fête ses 57 ah ouais. ans. Mm -hmm. Sandra Bullock, la jolie Sandra Bullock qui fête déjà 52 ans. Et puis l'acteur français, Frédéric Diffenthal qu'on a bien connu dans le film Taxi, fête ses 48 ans. Et bah, en tout cas, bon anniversaire à eux parce qu'on sait qu'ils nous écoutent ce matin. Vous avez envie de souhaiter votre anniversaire, ou l'anniversaire d'un proche, c'est très simple. Vous envoyez Anif par SMS au 3044. Voici le du Belge Alec Jermis et Suite Afterglow sur Fun 6h15. I hide all the dreams that fell so far Hey, I know I took it on myself I can find a way to hide All the dreams that fell so far Vous réveillez sur Fun Radio 6h19 dans quelques secondes, et ces mots qui arrivent. Ah j'adore ce son. Juste avant c'est l'héroscope. Ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée C'est l'héroscope sur Fun Radio. Et Jean-François, tu as consulté les astres pour nous ce matin. On commence avec les béliers. Aujourd'hui, votre imagination vous porte à rêver à des amours impossibles. Ah. Pourquoi ne pas exprimer tout ce romantisme par les mots, le dessin ou tout simplement la musique C'est mignon. Les taureaux. Pour un temps, vous préférez prendre recul, du recul par rapport aux récents événements. Pour cela, accordez-vous une pause faisant une méditation ou une relaxation tout en musique. Les gémeaux. Aujourd'hui, vous pensez à vos amis et vous vous dites que le temps passe si vite, mais tout, tout est relatif et vous le constaterez dès que vous arriverez à nouveau à les joindre. Les cancers. C'est le moment de penser à vos acquis personnels, d'améliorer votre train de vie, d'autant que vous souhaitez atteindre les, vos plus hauts objectifs euh, au plus du temps, plus de temps en perdre tout simplement. Allez allons-y, on fonce, les lions. Aujourd'hui vous rêvez de grandes escapades dans la nature ou un week-end en amoureux si vous passez du rêve à la réalité, euh, parlez-en à votre partenaire. C'est très romantique l'héroscope aujourd'hui, <rire> les vierges. Vous préférez vous isoler afin de mieux rebondir ensuite, mais si vous continuez euh, de penser sans, argent, sans, sans arrêt à l'argent et au sexe, j'y arriverai, vous risquez de faire du surplace. Les balances. Euh, le regard des autres ou leur jugement vous importune aujourd'hui, mais Ne perdez pas pour autant de vue vos projets, ceux qui vous tiennent à cœur. Les Scorpions. La vie quotidienne et ses vicissitudes vous exaspèrent. Pourtant, vous savez bien que c'est le labeur et la persévérance qui sont à la base de la réussite. Allez, bien. on continue avec les Sagittaires. Les études ou les voyages sont à l'ordre du jour. Si vous avez des enfants, pourquoi ne pas les emmener dans un parc d'attractions ou en voyage, bien évidemment selon vos moyens. Les Capricornes. Si des pensées morbides ou des angoisses vous assaillent, parlez-en à l'un des membres de votre famille. Ainsi, vous pourrez relativiser ce mal passager. Fais attention à toi, c'est mon signe, les versos C'est le mien aussi, entre parenthèses ah, Entre votre partenaire ou vos collaborateurs Qui sollicitent les déplacements à effectuer les coups de fil et les emails mails à passer <rire> Vous n'avez pas une minute à vous C'est tellement vrai, non Ça nous colle bien, <rire> tu es Effectivement. Des comptes, Le 1er février le, 1er février. le 1er février, Moi c'est le 14, ah bon ben santé, voilà. Antoine <rire> Qu'est-ce qu'on fait les poissons Les poissons On termine par les poissons, vous vous faites du souci pour votre porte-monnaie Cela vous rend maussade, ne changez pas d'humeur Pour si peu, ne dit-on pas, payer l'argent n'est pas mortel C'est vrai, merci beaucoup Jean-François Vous reconnaissez dans vous avez envie Et bien nous envoyer un petit message ce matin, on vous lit avant 9h Juste avant ces mots et final song sur Fun 6h21 Allez remonte le son, bienvenue <musique> A Support. Vous voyez les petites choses comme ça de la vie quotidienne Où qu'on voit chier les gens et qui nous piquent toujours au visage on se dit ah c'est pas possible Et bien on parle de ça aujourd'hui jusqu'à 9h N'hésitez pas à réagir avec nous par SMS au 3044 pour 50 sur Team le SMS Ou encore sur la page Facebook de l'émission Summer Fun Dans un instant, c'est Soprano et le diable ne s'habit plus en Prada sur Fun Et ça arrive bah, juste après ça, à tout de suite all all Cet été, tous les DJs Sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en un stop. Non -stop. Oh, Welcome in the biggest mm -hmm. clubbing loving partie fun. Partie fun. Parti fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio, Fun Radio. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Stop. Plus. When you say you love me, tell me don't leave. Na na na na na na na. Nah, nah. Now I got that feeling you without me won't break my heart. Na na na na na. 'Cause the sunlight's in my eyes when you're out of sight. You could have seen me shine. I'll tell you. De l'été, soleil, détente et son dance floor. Avec summer fun, tous les jours, jusqu'à 9h sur Fun Radio. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes haut oh yeah. lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec en enfermement.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 Sabię plus empanada, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Faut pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est des plus gros sur terre. Plus les hommes font pire que Lucifer. Eh, hey, c'est bon ça, merci de vous réveiller sur Fun Radio. 6h30, on démarre la journée ensemble en ce mardi 26 juillet 2007 avec Jean-François Servet, salut Jeff Bonjour Antoine, bonjour à tous, les attentats du 22 mars à Bruxelles ont coûté près d'un milliard d'euros à la Belgique, c'est ce que rapportent plusieurs médias ce matin sur base du premier rapport du SPF économie à ce sujet, Bruxelles a enregistré 122 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires en moins au premier trimestre de cette année, la Flandre 33 millions et la Wallonie 20 millions d'euros en outre les recettes fiscales de l'État auraient diminué de 760 millions d'euros à la suite des attentats, toujours selon le SPF Économie. C'est la première étude d'impact économique depuis les attentats de Paris du mois de novembre 2015. Le ministre de l'Économie, Chris Peters, estime quant à lui que le gouvernement a activé tous les instruments possibles pour aider les entreprises. Une quarantaine de communes wallonnes se sont officiellement tournées vers le fonds de calamité après les intempéries exceptionnelles de mai, juin et juillet. Selon le responsable du centre régional de crise de Wallonie, le coût des intempéries s'élèverait à plusieurs dizaines de millions. Une quarantaine de communes wallonnes se sont officiellement adressées à ce fonds régional, certaines pour deux épisodes différents. Depuis début mai, on a enregistré 11 phénomènes météo pouvant être qualifiés d'exceptionnels, des pluies abondantes, de la grêle, des orages, des inondations. Le fonds des calamités intervient de manière supplétive aux assurances. Son budget est d'environ 5 millions d'euros. Oh. Bonne nouvelle pour Solar Impulse 2, il a atterri cette nuit à Abu Dhabi cet avion capable de voler jour et nuit avec de l'énergie solaire communique carburant. Il a tout simplement bouclé un tour du monde sans précédent. L'avion s'est posé sans encombre peu après minuit à l'aéroport près de la capitale des Émirats Arabes Unis, où il était parti le 9 mars 2015 pour un périple de plus de 42 000 km à travers les quatre continents, effectué sans une seule goutte de carburant. Piloté par la Suisse Bertrand Picard, l'appareil est parti dimanche du Caire, a parcouru 2763 km en plus de 48 heures pour cette 17e et dernière étape de son périple destiné à promouvoir les énergies renouvelables.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 démocrate à s'unir pour soutenir la candidature d'Hillary Clinton, tout comme Michelle Obama d'ailleurs. Le parti reste quant à lui très divisé. Certains militants pro-sanders mettent en cause l'intégrité de celle qui pourrait devenir en novembre la première femme à présider les états unis Fun, Fun Radio Dans quelques petites secondes, c'est le duo Chris Cab et Youssoufa avec Badabing que je vous cache sur Fun. Juste avant, côté météo, Jean-François, qu'est-ce que tu nous prévois pour ce mardi Le temps va rester sec sur la plupart des régions et le ciel va être partiellement nuageux. En début de journée, une inverse sera toutefois possible le long de la frontière luxembourgeoise et allemande. L'après-midi, des nuages se développeront dans l'intérieur des terres. Les maxima se situeront entre 19 et 24 degrés. Merci Jeff. On vous souhaite un bon début de journée. Prochain rendez-vous d'info à 7h. Et tout de suite, c'est le son Floor sur Fun Radio avec Moum. Fun. fun Radio Summer Fun, c'est du son dance floor. Du son dance. Floor. Et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. So love out, it's way, have you moved? It's been a while since I was good. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it Suddenly sorry Suddenly sorry You're free now suddenly so Suddenly sorry Suddenly sorry You're free now You're all you have to give The unknown to love what is it you want to love what is it you want to love Yeah. c'est bon de démarrer la journée comme ça, tout doucement. En plus, vous êtes à l'écoute de Fun Radio, vous écoutez Summer Fun, et dans quelques secondes, j'ai pour vous Chris Kabe Youssoufa, avec Campaning. Oh eh, c'est bon ça. Juste avant, on vous parle des petites choses qui nous insupportent au quotidien, parce qu'on est déjà tous et toutes évidemment eu un petit truc comme ça chez quelqu'un dans la rue ou dans la vie qui nous dit. Oh là là, merde. J'ai pas envie d'écouter, j'ai pas envie de le voir Par exemple, si je prends mon cas, je déteste Entendre les gens manger, je sais pas pourquoi J'ai un problème avec ça, je déteste entendre manger Jean-François par exemple, tu n'aimes pas les gens en retard Ah non, ça, ça, ça m'insupporte. Moi, j'essaye vraiment d'arriver chaque fois pile pour la leur, ou alors je m'excuse en disant j'arrive dans 10 minutes ou quoi parce que ça, ça m'insupporte les gens qui arrivent en retard. Mais c'est dingue, en plus, c'est pas très professionnel. Etienne, notre réalisateur à qui on va entendre enfin sa voix. Comment ça va, Etienne bah, Ça va très bien. Ah, mais en plus, il a une bonne voix. Écoute, qu'est-ce qui t'insupporte dans la vie, Étienne Moi, oh, c'est les portes qui grincent. Hein. Les portes qui grincent <rire> C'est un truc que tu kiffes pas. donc Par non, exemple, non, non. là, je me lève, je fais grincer la porte à côté de nous Pff ouais pas. les, les liés aussi fait, tu vois ce bruit là Le petit... exactement et d'ailleurs j'en ai trouvé hein. <rire> ouais. très, très joli j'aime beaucoup voilà. et que ça par exemple ça te donnait des palpitations, palpitations tu vas pas kiffer ouais non, non. alors toi tu n'aimes pas non plus les insectes je crois ouais c'est ça et tu vois qu'ils arrivent un peu dans ta zone de confort ou qu'ils arrivent un peu tôt, autour de toi C'est ouais, ouais, Exactement, je suis nerveux et j'ai envie de, de, de fuir. <rire> eh ben ne fuis pas tout de suite parce que Jean-François, toi, tu pourrais fuir parce que tu détestes perdre. Oui, je déteste perdre d'ailleurs. Euh, bon, pour la petite histoire, hier, euh, je me suis encore pris, c'est pour ça que je le dis, évidemment. Le tennis, donc euh, il serait peut-être temps que j'arrête, mais euh, je vais continuer. Eh ben écoute. Euh... Bonne chance pour la suite, en tout cas, comment sortir de ça, c'est très délicat. Mais Jean-François, on est avec toi évidemment, tu vas pouvoir te rattraper plus tard. Vous avez vous aussi une petite phobie, vous avez des choses qui vous insupportent encore, vous êtes maniaque ou bordélique, c'est le sujet du jour, on en parle jusqu'à 9h. Pendant les vacances, allez vous éclater au ciné avec vos potes grâce à Fun Radio.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 You know that girl really turned me on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 On se réveille et on démarre la journée ensemble, 6h47. Avec Jonas Blue qui arrive dans quelques secondes. Un problème sur la route Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. ça à 6h47, Jean-François, que se passe-t-il sur nos routes à Bruxelles et en Wallonie Eh bien, les conditions de circulation sont relativement bonnes sur les réseaux routiers en ce début de journée. Seuls quelques ralentissements sont signalés suite à une perte de chargement. L'incident s'est déroulé sur la E411 dans le sens Luxembourg-Vernamur à hauteur de Télin. Eh bien soyez prudents sur la route évidemment si vous partez en vacances et vous avez la chance d'en prendre pour les autres. Et si vous êtes sur la route aujourd'hui et que vous êtes témoin d'un accident au cours d'un ralentissement, faites-le nous savoir par SMS au 3044. Et Jean-François aujourd'hui, bonne nouvelle, on a plein de places de ciné à vous offrir. Plein de places de ciné à vous offrir et c'est très simple, il suffit d'envoyer de, un petit SMS avec le code CINÉ mmh. Ainsi que vos coordonnées au 6322 pour 1€ le message CINÉ plus vos coordonnées complètes au 6322 pour 1€ le message Et en plus, il y a plein de films branchés actuellement au cinéma plein de films branchés pour tous les âges. Il y a âge de glace pour les enfants. Ouais. Moi, j'ai repéré Independence Day que j'aimerais bien aller voir. Puis il y a un film avec Danny Boone qui, s'il si n'est pas encore sorti, on va, va sortir. C'est Radin. Donc, je pense qu'il y, y a de quoi s'amuser. Effectivement, 5 places de ciné pour aller profiter des films les plus branchés du moment. C'est ce qu'on vous offre toute la semaine entre 6h et 9h. Alors, pour tenter votre chance, je le répète encore une fois parce qu'on a deux gagnants qu'on va prendre à l'antenne aujourd'hui. Vous envoyez ciné, celui de vos coordonnées complètes, au 63-22. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle, eh bien, euh, des, euh, des choses qui nous insupportent. Parce que oui, on a tout le temps des petites choses comme ça. le matin, L'après-midi au boulot à la maison qui nous insupporte et tiens, on a reçu quelques petits SMS au 44. Oui, on a Sandrine qui dit Je ne supporte pas les gens qui font grincer leurs couverts dans l'assiette. Ah, c'est vrai, euh, moi j'ai ça, ça. ressemble ça. un peu à ce que j'ai en fait. Oui, c'est ça. Moi j'ai quand les gens font ça, j'ai les poils qui se hissent. Je sais pas si vous avez ça aussi, les garçons. Une fois que les couverts sont un peu trop dans l'assiette, bon, moi c'est les gens qui font grincer leurs dents. Non mais c'est vraiment c'est vraiment le, le, le, le ce grincement de dents qu'il y a parfois c'est ils s'en rendent même pas compte mais c'est euh, c'est vrai que ça, ce... ça fout les frissons non Oui, ça fout les pas. frissons. Je déteste ça. On a une autre réaction, on a un texto qui nous dit les Les écouteurs qui s'en mêlent, je crois que c'est le pire truc du monde. Ah oui, parce qu'on n'a pas de patience, ouais. parce qu'on voit les écouteurs dans tous les sens. Et, on... et puis ah, surtout, ça, ça arrive pas. tout le temps, tous les jours, et du coup, c'est encore plus énervant. Ah moi, ça me dérange pas. Ça, ça détend un peu de les mettre dans le bon sens. Tu fais un petit morceau, un autre petit morceau, et hop. Après, tu profites de la musique et du sang Lance de Fun Radio. Vous avez envie de réagir avec nous, ça se passe sur la page Facebook de l'émission Summer Fun ou encore par SMS au 30 On va voir dans quelques instants Samy qui va nous rejoindre. Il va venir nous parler aujourd'hui de l'aventure par oui. On a encore des places à vous offrir, mais exclusivement sur Facebook pour l'aventure. Parc de Wavres. Et puis une nouvelle chronique qui arrive enfin, bah ouais, mieux vaut tard que jamais, c'est le I'm Sex and Fun. Aujourd'hui, on parle de sexualité durant l'été. Tout ça et bien en plus, c'est juste après ça. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son Dance Floor sans arrêt sur Fun Radio. <musique>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 This is fun radio. Fun radio, fun radio, le son dance floor, dance floor, dance floor, dance floor, dance floor, dance floor, dance floor, Love me like no one else dance floor, dance No one else dance floor, dance You and I, we're so hot that we fire. We're so hot that we fire. matin c'est sonorphone avec anto surphone radio you are looking at me like you wanted to stay when i saw you yesterday i'm not wasting your time i'm not playing no games i see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 Fun Radio. Fun. Salut, c'est DJ Snakes sur Fun Radio. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son d'Enflor. La journée sur Fun Radio. J'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio dans quelques secondes. Et j'ai une surprise c'est Dylan Peretta qui arrive côté son floor avec I Cry. Le temps pour nous, Jean-François, de rappeler à nos chers amis, à nos copains, à nos auditeurs, qu'on va vous offrir 5 places de ciné toute la semaine. Oui, il suffit juste d'envoyer le code CINE c -I -N -E, avec Facile? vos coordonnées au 6322 pour 1 euro par message. Et on appelle les deux gagnants aujourd'hui, alors dépêchez-vous les films les plus branchés du moment sont, voir, sont à voir avec Fun Radio. Fun Radio.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 7h01, sur Radio, bon début de journée. On s'informe en ce mardi 26 juillet 2016 avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Euh, bonjour Antoine, bonjour à tous et on débute par une bonne nouvelle. À partir de l'année prochaine, il sera possible d'obtenir une nouvelle carte d'identité en ne passant qu'une fois par la case de la maison communale. Introduire la demande et télécharger une photo seront les démarches qui pourront être faites en ligne. Le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, avait déjà formulé ce souhait en mai dernier, mais il fallait d'abord examiner si la procédure pouvait se faire en toute sécurité, principalement pour éviter les usurpations d'identité. la De l'année, un projet pilote se débutera en collaboration avec la ville d'Anvers. Début de l'année prochaine, le test sera élargi aux autres communes et en milieu d'année prochaine, après évaluation, le service sera proposé à toutes les communes belges. Une quarantaine de communes wallonnes se sont officiellement tournées vers le fonds des calamités après les intempéries exceptionnelles de mai, juin et juillet. Selon le responsable du centre régional de crise en Wallonie, le coût des intempéries s'élèverait à plusieurs dizaines de millions. Une quarantaine de communes wallonnes se sont officiellement adressées au fonds régional, certaines pour deux épisodes différents.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 a activé tous les instruments possibles pour aider les entreprises. Solar Impulse 2 atterrit cette nuit à Abu Dhabi. L'avion capable de voler jour et nuit avec l'énergie solaire, communique carburant, a bouclé un tour du monde sans précédent. Il s'est posé sans encombre un peu après minuit à l'aéroport près de la capitale des Émirats Arabes Unis, d'où il était parti le 9 mars 2015 pour un périple de plus de 42 000 km à travers quatre continents, effectué sans une goutte de carburant. Piloté par le Suisse Bertrand Piccard, l'appareil parti dimanche du Caire a parcouru 2 163 km en plus de 48 heures pour cette 17e et dernière étape de son périple destinée à promouvoir les énergies renouvelables. Un mot de football pour conclure, pour vous dire que Monaco, quart de finaliste de la Ligue des Champions en 2015, et l'Ajax Amsterdam ont hérité D'adversaires adversaire difficile pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, dont la Manche allée se joue aujourd'hui et demain. Monaco affronte Fenerbache l'Ajax Amsterdam joue contre le Pau Salonique. Anderlecht entre également en compétition aujourd'hui avec un déplacement en Russie. Les affronte Rostov dans ce troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Dans un instant sur Fun Radio, c'est la Swedish House Mafia qui arrive. On aura aussi Amir et son titre, j'ai cherché, juste avant Jean-François, que se passe-t-il côté météo Le temps restera sec sur la plupart des régions et le ciel sera partiellement nuageux. En début de journée, l'inverse sera toutefois encore possible le long de la frontière luxembourgeoise et allemande. L'après-midi, des nuages se développeront dans l'intérieur des terres. Les maximums de température se situeront entre 19 et 24 degrés. Merci Jeff. Le prochain rendez-vous l'info est à 7h30 tout de suite dans le Summer Fun. C'est Julian Peretta. Fun. Radio.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 Révis-nous sur tous les réseaux Fun Radio Le son dance floor jusqu'à 9h c'est summer fun sur Fun Radio Okay So hard to think about what we could have been Well I've gotta take an us blame it on the wind and cry cry cry you know why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 Démarrer la journée, sort Fun dans quelques secondes, c'est la Swedish House Mafia qui arrive C'est un petit souvenir qu'on se fait ce matin, il est 7h08, j'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes chez vous Et Samy vient de nous rejoindre, salut Samy Salut Anto, Comment salut ça va Bah écoute, ça va, On, on, on démarre ce, Mais évidemment, en <rire> forme, on démarre ce mardi matin ensemble Dans, tout à l'heure, tu vas nous parler de sexualité, notamment de quoi euh, des, des fantasmes en costume, Et voilà en Et bah, en, cas, en uniforme, en tout cas, ça va faire voilà, fantasmer ça. certains euh, d'entre vous, on va en reparler dans quelques secondes On va également avoir le club buzz du jour dans un instant, on a l'image qui a pesé sur le web hier Et puis on continue à parler de notre sujet du jour, les choses qui nous insupportent Que toi, Samy, il y a un petit truc comme ça de la vie quotidienne que tu ne peux pas supporter. Euh, en général, je suis quelqu'un de plutôt cool, donc euh, pas trop. <rire> <rire> par exemple, les -y grinces comme notre ami Etienne, ou les gens qui sont en retard. Ah non, moi c'est euh... les gens qui, qui, qui font des grincements sur leurs assiettes, Tu vois Par ah exemple, oui. quand ils mangent. Dit ça, ça fait des grincements, okay. c'est dégueulasse. Vrai. Et ben donc voilà, on a des points communs même dans l'équipe. <rire> Alors on connaît évidemment tous et toutes Fabien Feuillet c'est un gars qui cartonne, on l'adore ici dans l'équipe. Et bien durant toute l'année, il a décroché son téléphone, il a appelé plein d'inconnus, toujours avec le sourire. Et cet été, on va se réécouter ses meilleurs moments. Notamment aujourd'hui, on va parler de sexualité avec toi. Et ici, on parle, d'une madame qui a un prénom un peu spécial. Elle s'appelle La chaude. <rire> Allô Oui, bonjour, euh, c'est Fabien suis au téléphone. Euh, c'est vous la chaude Oui Camille La chaude Ah trop. Bon bah attendez euh, deux minutes, euh, je peux me relâcher. là, j'enlève mon pyjama. Eh bien en tout cas on a d'écouter ça, ce sera aux alentours de 7h40. Vous avez envie de réagir avec nous Ça se passe par SMS au 3044 ou encore. Il y a la page Facebook de l'émission. On est ensemble jusqu'à 9h. Merci d'être sur Fan radio. Voici Amir et je l'ai cherché. 7h09. Yeah.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 Choraj Perdus Fun radio. radio, they song yeah. dance. dance love. There was a time I used to look into my father's eyes in a happy home. I was a king, I had a golden throne. Those days are gone now. The memories on the wall, I hear the songs from the places we.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 sur Fun Radio, on se réveille avec le sourire merci d'être avec nous, dans quelques secondes on se fait plaisir, je vous calme mon coup de cœur du moment c'est s'est et Feel Alone et Juste avant Jean-François on vous rappelle qu'on vous envoie au ciné toute la semaine prochaine même, non, toute cette semaine 5 places de ciné qu'on vous offre Il suffit simplement d'envoyer un SMS avec les lettres CINE, C-I-N-E au 6322 pour 1€ le message. Avec évidemment vos coordonnées complètes, c'est très important, Ciné plus vos coordonnées complètes au 6322 et Samy, on a deux fois cinq places à vous offrir aujourd'hui. Exact. Alors tu vas réceptionner tout ça au standard ouais. et ça va bien se passer parce qu'aujourd'hui c'est une émission un peu particulière, Coralie est malade, on lui fait des gros bisous. En tout cas, vous reviendra Coralie. évidemment très bientôt. Ici c'est une émission remplie de testostérone, il n'y a que des mâles dans le exact. studio. Et justement aujourd'hui, on va parler bien de fantasmes masculins prioritairement parce Euh, oui les filles en ont aussi Mais c'est surtout euh, Les mâles qui adorent les uniformes Et les trucs un petit peu sexy On parlera tout ça tout à l'heure Vous avez justement Pourquoi pas un fantasme Un peu comme Sylvia Vous aimez les uniformes Vous aimez euh, euh, <rire> Qu'on s'habille en, en infirmière Je ne sais pas En pompier Ou que sais-je en autre chose Réagissez dès maintenant Par SMS à 3044 Pour 50 centimes le SMS Et puis d'ailleurs On a reçu des petits SMS Concernant le sujet du jour Les choses qui nous insupportent Au quotidien Oui, on a reçu une réaction. Les gens qui savent pas ranger leur tiroir, donc les gens voilà. qui, a, qui, qui aiment le bordel, quoi. Bah ouais. non, bon. Vous êtes bordélique dans l'équipe Bah moi, j'aime ouais. bien le bordel. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que ça me dérange pas d'être <rire> Ouais Moi, voilà. c'est pareil. Ah non. Quoi. Par contre, François, nous ah non, non, non. Moi, moi, sur mon bureau, il faut euh, au boulot, sur mon bureau, il faut que tout soit vraiment en... ah mais à fond. Attends. Tout doit être carré. Tous les jours je nettoie un peu, on voit même mon dire pas la, la couleur de mon bureau. C'est ah, horrible. Il faut quand même que les choses, chaque chose a sa place. On nettoie un peu tout le temps, pareil dans la chambre, dans la maison. Ah, ah non. Tchou tchou tchou. Mais c'est une forme de toque. Moi, je comprends pas les, les gens de toquer comme ah, ça. Ah, c'est un toque Ouais, bah, je suis toqué, c ça, ça arrive. Il <rire> faut. faut savoir, moi, je travaille aussi en dehors de la radio, en presse écrite, et parfois on se partage les, des bureaux. Et donc, ça, ça, ça m'insupporte. Il y a des gars qui m'engueulent, en disant ouais, je ne trouve plus rien sur mon bureau alors que c'est le bordel intégral. Mais c'est ça, je comprends. Quand tu arrives, c'est obligé que ce soit un peu clair, bien rangé, sinon personne j'arrive pas à me concentrer non mais par exemple quand, quand tu vas au lit et que t'enlèves tes vêtements par exemple je sais pas moi euh, euh, à euh... la fin de la semaine il y a tout, tout les, tous les vêtements de ma semaine qui sont par terre et, oh, et, et voilà. voilà je suis désolé toi aussi t'imagines <rire> Euh, pas à ce point, quand même. J'ai quand même mon petit coin pour ranger mes. Oui, donc toi tu hein. mets tout par terre, mais dans un coin, Pas voilà pas été dans la chambre. Ouais. Bon, j'avoue que je fais ça aussi parfois, mais tous ah. les jours le matin, je range quand même le reste. Bah, moi pas. Ah. <rire> vous êtes bordélique, vous êtes maniaque, vous avez des choses qui vous insupportent. On parle de ça ce matin dans l'émission. Les... On va quand même parler du club buzz du jour dans quelques instants. Un club sexy, ça se passe ouais. sur la plage. Et en tout cas, on parle de beaucoup de sexe aujourd'hui. Mais vous allez voir, ça va être très drôle. On se détend ensemble, 7h18, on se réveille ensemble également. Ou que vous soyez en Belgique, en voiture, direction le boulot, direction les vacances, encore.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 Je tape dans les canets, ça fait tout le monde est speed, je me sens franchement faut changer d'attitude un seul s'intéresse à mes aptitudes Prisonnier et déshumanisé j cru pouvoir tout gagner mais je ne sais pas miser. Non, pas une vie droit, mais pourtant mes que j'accumule les victoires I don't wanna be alone, I just wanna go back home Every time I hear that sound I feel alone Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all and on, on and on and on. and on and on and on. on and ne and plus jamais seul. I'm on and and on and on. I'm on and on and on and on. I'm on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 7h21 sur Fun Radio dans quelques secondes, c'est Willy William qui arrive Avec son titre Paris et ça arrive juste après ça Info, scoop, people, média, c'est le Club Buzz sur Fun Radio Et on va en parler beaucoup aujourd'hui, le sexe va être fort présent dans l'émission Aujourd'hui on a choisi pour vous un Club Buzz un peu sexy, pris complètement en flex Je suis choqué C'est vrai Ouais Donc, ça s'est passé à Blankenberg sur une plage. C'est nous en plus. Exactement. Voilà. Un couple a été surpris en flagrant délit lors de leurs ébats sexuels. Eh voilà. Sur la plage, euh, sans complexe. Euh, la scène a été filmée et postée sur Facebook d'ailleurs ah, par plus, une dame ah merde. Euh, qui leur criait euh, honte à vous. Enfin, elle disait shame on you. Et donc, euh, donc voilà, euh, c'est un peu choquant, je trouve. Ça, mais surtout pour les enfants qui sont derrière. Vous, vous avez déjà fait ça sur la plage, par exemple, les amis Ah non non, non, non. Absolument pas. Non, je ne pense pas. Je le vois dans un yeux non, non, absolument pas. C'était un fantasmes Ou alors je m'en souviendrai pas. Je m'en souviendrai pas. <rire> Ah c'est <rire> possible Tu peux être bourré ce jour-là Non non déjà, déjà rien que mettre un orteil dans le sable Ça m'ennuie donc euh, Ah, ouais. ah euh, les oui, Faire des câlins dans, les, dans, non, dans le sable non C'est toi, toi, toi qui est maniaque Non pas encore Mais <rire> passons, <rire> comme aujourd'hui on parle des fantasmes Peut-être qu'un des fantasmes Pour l'un d'entre nous Ou pour vous qui êtes à la maison Et eh bien ce serait peut-être D'aller faire des câlins dans la plage ben pourquoi pas Pourquoi, Pourquoi pas. pas, il faut tout tester, on est jeune, c'est parti Vous avez envie de réagir avec nous, vous avez envie de participer De venir fêter votre anniversaire ici à l'antenne C'est possible aussi, vous envoyez anniversaire dès maintenant Par SMS au 63 22 Ou même au 30 44. c'est plus facile Anniversaire au 30 44 pour 50 centimes le SMS Ça se passe maintenant, et puis on jouera tout à l'heure Au slam fun le principe, et bien des définitions Que je vous donne, et vous trouvez le mot Avec des petits indices, des cadeaux à la clé Vous partez avec euh, une descente à la laisse, une place pour la descente de la laisse, ainsi qu'un cadeau surprise mmh, Je ne vous dis pas trop quoi, mais franchement C'est plutôt sympa, ça se passe ici en Belgique Et puis on a encore plein de choses à vous offrir, ça se passe notamment sur la page Facebook. Je vous explique juste après ça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 Without, but no, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're, you're mine. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain, like plunging inside. Wait.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 ba ba pa pam ra ba -pa ba Bump mm -hmm. mm -hmm. C'est Lost Frequencies Fun Radio Beautiful Life I... Tous mes nouveaux titres vous les découvrez en premier sur Fun Radio Fun Radio, Fun Radio. Le son dance floor you want to go I Marrer votre journée sur de Radio 7h31. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous, c'est possible sur Vandenbor.be. Vandenbor, la confiance.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 Il avait jeté son bureau et s'était accroché à la cabine, frappant alors le conducteur à maintes reprises. Le pistolet du terroriste n'avait pas alors pas fonctionné. Il s'est fait interpeller par la police qui le prenait pour un complice de tueur, en même temps qu'un troisième homme. Le dernier se trouvait sur la plage lors du passage du camion. Il avait couru après le camion, puis il avait plaqué un, plaçant un passant au sol pour le protéger des balles perdues alors que la police tirait sur le conducteur. Deux gigantesques incendies ont fait rage en Californie près de Los Angeles et San Francisco, détruisant des dizaines de milliers d'habitations et forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir les flammes. Le feu brûlé aux portes de Los Angeles, forçant quelques 20 000 personnes à fuir leurs domicile et menaçant 2 logements et bâtiments commerciaux. Hier, il n'était encore qu'à 10 maîtrisé et avait déjà calciné 134 km2 de forêt. Près de 3 000 pompiers sont mobilisés à l'aide notamment de 26 hélicoptères. Plusieurs routes et autoroutes ont été partiellement fermées. Le Brasil s'est rapidement étendu après avoir démarré vendredi, attisé par des températures autour de 30 degrés et des vents puissants ce week-end qui ont fait planer un énorme nuage noir sur toute l'agglomération de Los Angeles plus au nord de la Californie. Le feu avait déjà avalé 60 km², détruisant 20 maisons et en menaçant 1650 autres. La convention du Parti démocrate qui doit investir Hillary Clinton pour les présidentielles américaines s'est ouverte hier à Philadelphie pour 4 jours en présence de près de 5000 délégués. L'ancienne secrétaire d'État, qui espère succéder à Barack Obama et ainsi devenir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 Après évaluation, le service sera proposé à toutes les communes belges. Fun, Fun Radio Dans un instant, c'est Fabien Fée chez Madame Lachaud de On va également s'écouter côté son et Raïs Tréfier Bonbon. Juste avant, côté météo, Jean-François. Qu'est-ce que tu nous prévois pour ce mardi Eh bien, le temps va rester sec sur la plupart des régions, avec un ciel partiellement nuageux en début de journée. L'inverse pourrait toutefois être encore possible le long de la frontière luxembourgeoise et de la frontière allemande. L'après-midi, les nuages vont se développer dans l'intérieur des terres. Les maxima se situeront entre 19 et 24 degrés. Et croise les doigts, est-ce qu'on pourra faire un barbecue. Est-ce qu'il fera assez beau pour ça À pense mon avis, ça peut se faire. Eh bien, en tout cas, merci à toi, Jeff. On, on tous rendez-vous chez Anto tout à l'heure. <rire>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 41, Fabien Fèche arrive dans quelques secondes. Juste avant, c'est la belle et talentueuse R.S. Treffy qui arrive. Et d'ailleurs, elle sera en interview exclusive sur la page de Fun Radio dans quelques jours. Et elle arrive avec Bonne Bonne! Juste avant, Samy, tu connais évidemment Fabien Feyech. mais évidemment. Tout le monde connaît Fabien Feyech. Le principe, c'est que le gars, durant toute l'année, eh bien, il décroche son téléphone, il regarde dans le bottin et hop, il sélectionne des personnes comme ça. Ça peut être toi, ça peut être Étienne, ça peut être Jean-François, ça peut être vous d'ailleurs à la maison. Et puis, il appelle toujours les gens pour les énerver un petit peu avec le sourire toujours. Et nous, franchement, on l'adore ici. Aujourd'hui, on parle de sexualité avec toi, Samy, dans notre chronique ouais. I'm Sex and Fun. <rire> mais la juste voie. avant, on va parler de Madame la Lachaude. Fabien Feyech. Allô Allô Oui. Oui, bonjour. Euh, c'est Fabien Feige au téléphone. Euh, c'est vous la chaude? Oui, Camille la chaude. Ah, trop bon. Bon, bah attendez euh, deux minutes. Euh, je peux me l'aise là. J'enlève mon pyjama. Euh, Je comprends pas. Vous voulez quoi là? Ben, euh, je sais pas. Euh, je suis au hein. Euh... Bah disons que en fait, c'est pas tous les jours que je tombe sur une chaude quoi au téléphone. Non mais ça va pas euh, parler comme ça. Ben, je comprends pas. C'est, c'est pas la chaude là au téléphone. Non mais la chaude, elle a le l'air de se Bon, on va dit donc euh, la chaude. Elle euh, a l'air très chaude. Hein. Allo re, coucou. c'est encore Fabien Feige là C'est toujours la chaude Oui. Eh bon ben ça y est, j'ai attendu mon corps de Nutella. Oh mais vas-y, tu me dégoûtes là Mais non mais, mais non mais, attends, si je te dis que j'ai un ricro magique dans mon slip. Ah, franchement j'ai la télé chien, quest que c'est de taré là Oh oui, la chaude, vas-y, appelle la police, ils vont nous mettre des menottes et tout. C'est bon ça la chaude. Putain mais t'es vraiment un gros taré quoi Allô. Re, re, re, coucou. Mais, mais c'est Fabien Feillèche C'est toujours toi la chaude Non, je suis pas chaude, connard Ah oh oui, vas-y, insulte-moi la chaude, insulte-moi, vas-y, dis-moi des mots comme Ornithoranx, dis-moi des mots comme Babuel. Oh, j'adore, oh oui, j'adore. Putain, mais ça craquait ou quoi Ah oh, oui, ah oh, oui, je craque de partout, je craque de partout, j'ai envie de te faire craquer avec ma cracotte. Est-ce que tu aimes les craquinettes Allô re, re, re, re, coucouille, la chaudasse, c'est encore Fabien Feillèche. Ouais, ouais. Ouais, quoi Vas-y, continue. Ah, bah oui, je continue, je continue. Ouais, tu sais, moi je, je, peux, pu, je peux plus m'arrêter, moi tu sais, j'ai envie de faire le marathon du zizi, moi je veux plus m'arrêter. Ouais, c'est ça, ouais. mais franchement, mais je te jure, mon mec il va te retrouver, mais. Oh Me oui, oh, oui. vas-y, ramène ton mec, ramène ton mec, hein. tu sais, s'il y en a pour trois, il euh, y en a pour moi. Hein. Non, mais t'as pas compris Non. Ma parole, il va te retrouver, il va te défoncer, quoi. Oh bah, oh, bah si je peux avoir une chaude et un chaud, ah bah moi je dis banco. Fabien, fais yesh. Fabien, fais yesh. C'est toujours toi la chaude Non, je suis pas chaude, connard. Bon, bah allez, donc, euh, la chaude, elle euh, a très chaude. Bon, en tout cas, si elle est très <rire> chaude, elle s'énerve. C'était Fabien Feyesh, en tout cas, qu'on va retrouver demain, évidemment, aux alentours de 7h40. On continue à parler aujourd'hui des choses qui nous insupportent, Samy. Parce que toi, ouais. par exemple, le, le, le, le, les gens maniaques, <rire> tu supportes pas euh, Non, pas trop. J'aime pas trop quand les gens sont, sont à fond sur euh, mettre leur, leur truc droit sur leur table et tout Alors, ça. Alors, au euh, contraire, euh, moi, voilà. j'adore ça. C'est vrai que mon plan de travail <rire> ici devant moi, on dirait pas parce que j'ai mes clés, j'ai plein de feuilles, j'ai des trucs. Mais franchement, mon bureau, il est nickel. Je ne supporte pas les gens qui foutent le bordel. Alors, par exemple, ici, j'ai trouvé sur internet des choses qu'on ne supporte pas par exemple me réveiller 5 minutes avant mon réveil c'est un truc qui ah ouais, me non, fout les boules après j'ai l'impression que j'ai perdu du temps de voilà, sommeil et aussi. que je dois le rattraper mais ça sert à rien de dormir 5 minutes donc ça euh... m'arrive quand même allez, 4 fois sur 5 en général donc de me réveiller genre euh, si mon réveil est à 6h01 je me réveille à 58 <rire> juste pour dire de, que mon mécanisme interne m'a réveillé et ça ça me fout les boules pour l'instant je me dis purée comme tu dis on a perdu du sommeil. Exactement. Jean-François, toi par exemple, est-ce que ben, euh, les, euh, les personnes. C'est un truc, ça me fait trop rire. Pour l'anecdote, <rire> j'ai travaillé dans une deux grandes surfaces avant d'être ici. Et franchement, j'ai kiffé l'expérience, je vous recommande. Mais un truc qui faisait chier tout le monde, c'est qu'à heure de pointe, un samedi entre 14 et 16 heures, tu avais tous les vieux du quartier qui venaient faire leurs courses. Donc ah oui. évidemment, ça emmerde tout le monde. Et ça, ça fout les boules. Ah oui, ça, effectivement, c'est vrai que. Mais bon, voilà, et après, ils ont le droit, comme tout le monde, de sortir euh, oui, à alors, pour qu'ils veulent, pour aller bon, faire les courses. Mais c'est vrai que quand on est euh, un peu à la bourre et qu'on se retrouve avec des personnes qu'on s'y tient, eux, ils sont tous De la journée pour venir le faire, ah mais C'est bon. ça. Surtout qu'il y en a à 8h25, alors que mais le magasin ouvre à 30, ils sont déjà 15 devant la porte oui. en train de faire causette. Mais j'ai une solution. Laquelle okay. Je ferai comme eux plus tard. <rire> <rire> Moi, il y a un truc qui m'insupporte, c'est quand je dois me garer et que je vois qu'il y a une place qui est occupée par une smart, ouais une toute petite voiture, je me dis. Alors que je pourrais prendre qu'elle n'occupe pas toute la place et j'ai envie de la prendre. Voilà, ça me frustre. Mais c'est tellement <rire> ça. Vous avez des choses qui vous insupportent, qui vous énervent, simplement la porte y grince, les gens qui foutent le bordel ou encore et ceux qui sont trop maniaques, on en parle jusqu'à 9h. Pendant les vacances, allez vous éclater au ciné avec vos potes grâce à Fun Radio. Fun.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 FUN RADIO LE SON DANCE FLOOR 7h49, passé quelques secondes, dans un instant de direction l'Espagne, avec le beau et talentueux Enrique Iglesias du Corazon, c'est ce qui arrive. Juste avant, comme tous les jours à 7h50, on appelle l'un ou l'une d'entre vous pour fêter eh bien votre anniversaire. Vous voulez l'anniversaire d'un proche hein, Simplement, on a quelqu'un qui a inscrit mail par téléphone. et C'est Camille qui nous a envoyé un petit message eh bien, pour lui souhaiter un bon anniversaire, parce qu'aujourd'hui, il fête ses 17 ans et on va l'appeler en direct ce matin, et eh bien... Pour c'était un bon anniversaire La numérotation est en train de se faire Vous allez voir, tout se passe bien On est là ensemble en direct ce matin Sur Fun Radio Le temps est eh bien qu'on appelle <rire> les amis Vous allez voir, c'est une équipe très très drôle On a Maël qui va arriver dans quelques instants Avec nous Allô Maël qui est là <rire> Qui est en communication en voix en train d'arriver C'est la magie du direct C'est la magie du plaisir de la radio également On va faire tout ça aujourd'hui <rire> je me sens pas seul, non. Jean-François, dis-moi, qu'est-ce que tu racontes de beau Parce qu'on est là, on eh bien, fait de notre petite papote. Moi, euh... j'étais en train de regarder tout à l'heure les choses qui euh, nous énervaient le plus, puisque c'était euh, dans, dans le délire du jour. Euh, y a, le truc, c'est qu'à chaque fois que je suis aux toilettes, c'est toujours moi qui est le dernier, <rire> le rouleau papier toilette. Ah c'est ouais, toujours moi qui dois me contorsionner pour en attraper un autre. Ouais, et, moi aussi, c'est vrai, t'as raison. Et, et alors, il y a un autre truc qui me, que je déteste aussi, c'est marcher en chaussette dans la salle de bain qui a, a le qu y dos dedans ah ouais. Donc imagine, imagine si j'arrive en chaussette dans la salle de bain je <rire> <rire> qui, oui, <il> là c'est une merveilleuse journée là, qui commence Surtout le matin à se te coucher. Tu te lèves à moins de 5 heures Et donc ça ouais. t'arrive à moins de 5 heures, <rire> Là tu te dis oh, la journée recommence Allez on va tenter de réessayer d'appeler Maël dans quelques secondes On va y aller c'est parti Samy qui découvre oui. le standard ah, du jour attends, vous allez voir. Je... Oui écoute Écoute, On va raccrocher, on va rappeler, on va réessayer <rire> C'est le plaisir du direct Maël qui ne sait pas qu'on est en direct sur Fun Radio justement, Et donc on va essayer De lui souhaiter un bon anniversaire ce matin Allons-y, on essaye On appelle en live Ou on n'appelle pas. Et non. <rire> et si on essayé après les amis, écoutez, c'est le plaisir. Franchement, je, oui. comme je dis à chaque fois, le direct, tout peut arriver, tout peut se passer. <rire> on problème. va rappeler Maël dans quelques instants. Vous avez-vous envie de vous inscrire pour venir jouer par contre au Slam Fun contre Sammy tout à l'heure Eh bien, vous envoyez jeu dès maintenant yes. par SMS au 3044. À la clé, une euh, descente de la laisse À tout de suite. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez à Nive par SMS au 3044. 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Si les murs pouvaient parler... Il dirait quoi les murs de la salle de bain maman bah, Il dirait que t'es une vraie petite otarie. Et pourquoi bah, Parce que tu adores mettre de l'eau partout. Et tu crois qu'il serait fâché aux murs Mais non, parce que c'est un ah. mur qui a pas peur de l'eau. Même quand Bobby prend son bras avec moi. Ah, parce que tu as pris le bain avec le chien Ah oui papa, tu es d'accord je vois Vos murs sont soumis à rude épreuve Peignez-les avec Lévis Expert Bien plus résistants que les peintures standards Maintenant, avec la garantie Satisfait ou remboursé Levis, let's color Fun Radio Fun Radio Keep on taking me higher Take it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 Si no, no me busques más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 Qu'est-ce que j'adore ce titre 7h56, merci de vous réveiller avec Fun Radio Unique, merci, c'est ce qui arrive dans un instant J'hésite à faire le petit jeu de mots Merci d'être avec nous Allez, Merci, on se y travaille ensemble euh, Écoute, c'est le début de la journée Je vois Jean-François qui se dit, il a pas osé mais si Et si, et si j'ai osé il fait. Mais voilà, il fallait On a Maël qui est avec nous par téléphone, salut Maël bonjour Comment ça va Ça va très bien, hein, Alors, et vous Mais écoute, très très bien. La petite surprise est un peu... Bon, voilà, on a eu quelques petits problèmes de standard. En tout cas, tu es sur Fanardio ce matin. Il est 7h57 et on voulait te souhaiter un... Bon voilà anniversaire Bon ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> anniversaire Avec la belle voix de Patrick, Patrick Sébastien ce matin Ça te fait quel âge Maël Ça fait euh, 16 ans 16 ans, et eh bien écoute On te souhaite un très très très joyeux anniversaire ce matin Et puis euh, en tout cas j'espère que tu vas passer une excellente journée Merci d'être à notre écoute en merci tout cas Merci beaucoup, Merci beaucoup. ça me fait plaisir Et puis Je merci à, à Camille plaisir. qui s'est inscrit par SMS Pour te souhaiter un bon anniversaire ce matin Camille c'est ta petite Camille. copine, j'imagine ou ta meilleure amie Je ne sais pas, quelqu'un qui pense à toi en tout cas je te fais des gros bisous Maëlle et passe une excellente journée à très bientôt Merci Maëlle <rire> oh, Maël. <rire> Merci à toi <rire> <rire> 7h56 sur <le rire> Radio Machine On est ensemble jusqu'à 9h welcome sexy Mówi, shy, shy, ami, oncey, oncey, oncey. Only he can make me a yare, a yare, a yare. Fire, bang, bang, dans le cœur des heures. Jacques, quand tu lis entre mes lignes, pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Eh, eh, juste la entre toutes tes belles paroles. J'ai ty mis tout sur le bas côté. Pas besoin d'un homme pour Tabo parler, have mercy, mercy, mercy money them a party, party, party. The all I'm sexy, sexy, sexy, Watch them, just to follow me, follow me, follow me Have mercy, mercy, mercy I am no move me, move me, move me I am you want see, once wants you Only he can make me aye every every every Surtout tous ces vos Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles Ce qui te casse tous mes talons aiguilles et, et je m'en vole Non personne m'impressionne Même si ton regard me déshabille, Même si tu sais viser dans le milieu Parlez, parlez, beau parler, parler, parler, parler. Je vois les j'espère les mots pour me faire rêver rêver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 Il faut que vous sachiez qu'on et on est en train de faire souffrir <rire> Étienne notre réalisateur parce que voilà Le on est pauvre. une équipe 100% masculine aujourd'hui et donc on s'est dit ben voilà on va se venger sur quelqu'un et malheureusement comme c'est lui qui pilote l'émission de l'autre côté de la table et qu'aujourd'hui en plus allez pouvoir découvrir bah, sa belle voix ça va Étienne bien bien Le temps de il prendre prend son, micro. son micro. Ça va très bien. Ah mais voilà. Pauvre de toi en tout cas de subir tout ça ce matin. C'est une des choses qu'il insupporte, c'est qu'on puisse l'emmerder non-stop. Et bah voilà, c'est ce qu'on fait ce matin en tout cas. Merci d'être avec nous, aujourd'hui on peut rappeler qu'on a des places de ciné à vous offrir toute la semaine. Effectivement, il vous envoyer d'envoyer le code c i n e ainsi que vos coordonnées au 6322 pour 1€ par SMS et il y a jusqu'à 5 places à gagner pour donc euh, pour vous et vos amis. Et d'ailleurs, deux fois 5 places qu'on vous offre aujourd'hui, ce sera à gagner à 8h15 et 9h15. On vous appelle dans quelques instants, alors dépêchez-vous. ciné plus vos coordonnées au 63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 Sachez aussi qu'en football, Monaco, quart de finaliste de la Ligue des Champions en 2015, et l'Ajax Amsterdam ont hérité d'adversaires difficiles pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Dans la Manche Allée, se joue aujourd'hui et demain. Monaco affronte et l'Ajax Amsterdam joue contre le Paux Salonique, et puis Anderlecht entre aussi en lice. Les Anderlechtois vont jouer aujourd'hui en déplacement en Russie. Les mauvais affrontent Rostov dans ce troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et puis une info qui va sans doute vous faire sourire un panneau insolite a fait son apparition dans une commune des Pyrénées françaises le panneau ne laisse aucune place à l'interprétation blanc cerclé de rouge, il signale clairement l'interdiction de déféquer à cet endroit il ah a bon été conçu par un couple de néerlandais propriétaire d'une maison dans le sud-est de la France euh, confronté au problème, le couple devait régulièrement de, euh, nettoyer l'entrée de sa propriété, tout simplement parce que des gens s'arrêtaient pour faire leurs besoins devant le portail les expatriés néerlandais sont d'ailleurs plusieurs fois tombés nez à nez avec les auteurs de ces incivilités avant que ces derniers ne prennent la fuite, le pantalon sur les genoux, l'initiative porte ses fruits, les propriétaires ne savaient pas comment résoudre ce problème, ils ont vu ce panneau ils l'ont installé, en avouant l'avoir fait aussi un peu pour rigoler, c'est donc à la fois marrant mais surtout très efficace puisque ça va mieux donc il y fait... avait des humains oui. qui déféquaient devant, devant le portail pour se pour faire plaisir c'est insolite <rire> Dans un instant, à côté de son influence, c'est Calvin Harris et Rihanna. On sera aussi plaisir avec le nouveau Jennifer Lopez et Anne sur le Mama. Juste avant, Jean-François, à côté météo, que se passe-t-il dans le ciel aujourd'hui? Eh bien, le temps va rester sec sur la plupart des régions et le ciel va être partiellement nuageux. En début de journée, une inverse pourrait toutefois être possible le long de la frontière luxembourgeoise et la frontière allemande. L'après-midi, des nuages se développeront dans l'intérieur des terres. Les maxima se situeront entre 19 et 24 degrés. Et puis, un petit mot pour vous dire que demain, l'est du pays bénéficiera encore d'éclaircies, mais le ciel deviendra très nuageux à partir de l'ouest, avec parfois un peu de pluie. Jeudi connaîtra un temps variable et souvent nuageux Avec des périodes d'averses, donc profitez-en Puisque la pluie va malheureusement revenir Après Etienne, c'est toi qu'on ennuie un peu ce matin Parce que Jean-François, c'est lui qui annonce le titre qui va arriver juste après Et puis bah à chaque fois, évidemment Il faut qu'il demande le titre à notre ami réalisateur On vous dit tout, on est en direct Et puis là, bah, évidemment, on l'a donné au moins 4, 5, 6 fois Mais tu remarquerais qu'il manque toutes les infos, tout n'est pas là hein Tout à fait, 8h30, c'est les prochaines infos Et puis donc pour le son dance Floor à qui suit C'est Maten et Futuristic Polar Beers Wow mmh. Fun Radio Les soldes XXL, la qualité et le service Krefel. Vite, plus que quelques jours pour en profiter Krefel. Les meilleurs prix, service compris ah yeah. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio, Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram Fun Radio. Le, son le son Dance, Dance. Dance Floor Fun. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio Le son Dance Floor tous les matins, c'est Summer ce Fun avec Anto sur Fun Radio. 8 sur Radio, merci d'être là, Jennifer Lopez ah, on la connaît, elle cartonne hein. Ain't your mama, c'est ce qui arrive dans un instant na, na, na, na, na. Le temps Jean-François pour nous de rappeler évidemment qu'on a encore des places à vous offrir toute la semaine, aujourd'hui, demain après-demain, après-demain et vendredi des places de ciné Vous devez envoyer juste un petit SMS avec le code CINE, C-I-N-E, ainsi que vos coordonnées au 6322 pour un euro le message J'adore comme tu fais ma co-animatrice les jambes en l'air <rire> comme ça, sans toucher le sol il tourne sur sa chaise, tranquillou Allez, c'est parti, vous envoyez Cine dès maintenant. <rire> tu fais ça très très bien. Ouais. <rire> c'est une émission très light et très masculine qu'on vous propose aujourd'hui, ce mardi 26 juillet. Par contre, on va parler de sexe dans un instant, ça va ouais. vous intéresser. Toi aussi, euh, mon Jeff, j'en suis sûr. On va parler <rire> de sex and fun, Samy. Exactement, je vais vous donner quelques conseils. Si vous aussi, vous avez euh, des fantasmes avec des uniformes, ah, par exemple. J'en peut-être voilà. Peut Ah oui, moi, c'est les infirmières. Ah bah, c est c est ça, ça, je vais en parler. Parle. Oui, c'est un, un truc qui qui ça. complètement. Ouais, ouais, Donc ta femme, ouais. parfois, elle se met en infirmière dans le lit. J'aimerais bien. D'ailleurs, s'il m'écoute, l'appel est lancé. Justement, vous avez-vous aussi des fantasmes un peu euh, Un peu originaux comme cela. là venez en parler avec nous ce matin. Ça se passe au 30-44. Et puis, on va lire quelques-unes de vos réactions. Car aujourd'hui, on parle des choses qui nous insupportent. Peut-être que les fantasmes uniformes, ça vous insupporte. Qui sait On parle également des portes qui grincent, des les manies. Parce que moi, j'adore tout ce qui est maniaque. Samuel, par exemple, il adore le bordel. On va en parler de tout ça dans quelques instants. avant c'est Jennifer. López and your mama surf fun. 8h10. Bon réveil. Merci d'être avec nous. Thank you Super Fun Radio, merci de vous réveiller avec nous Summer Fun en direct jusqu'à 9h Et dans quelques secondes, le duo Kevin Harris et Rihanna. This is what to came for Avec l'accent Le temps pour nous de jouer un nouveau jeu Qui est franchement pas mal, aujourd'hui c'est les deux garçons de l'équipe ouais. En même temps on est quatre garçons, donc je sais pas pourquoi j'ai dit ça C'est vous <rire> les, gars, les gars qui allez jouer <rire> suis perdu <rire> Samy et euh, Jean-François Vous allez jouer Donc au Slam Fun Le principe Je vous donne une définition à vous de retrouver Le mot exact Attention on va essayer okay. Avec un truc un peu facile Le plus gros du club des 5 Le, le majeur Non Le plus gros Le pouce Le pouce ah oui, Bonne euh... réponse ah, Avec la bonne réponse de ah, Cette fois-ci on compte les points Avant qu'il n'a pas passé Je suis désolé mais joueur hein, Il, il les compte, compte déjà les points Attention <rire> Pas de tricherie Euh, un autre, attention, on y va. Un secret bien gardé. Attention. Un secret bien gardé. ouais un secret bien gardé. Trésor. Non, pas un trésor, Samy. Euh, un secret bien gardé, j'en ai aucune idée, figure-toi. Un secret bien gardé, ça pourrait être... T'as ah, euh... pas d'indice Ah oui, un indice Alors, un dessin animé porte ce nom Mais mystère Mystère, Martin Mystère, c'est un bel indice Eh, hey, on voit les <rire> Attends Attention, la compétition okay, est okay, féroce Fais loin de moi, ça je y suis triste <rire> <Ouais, ouais. rire> um, Il nous éloigne du droit chemin Donc <rire> c'est quelque chose qui se passe sur la route Euh. une sortie d'autoroute je sais pas non et ça se passe dans la... sur la un, un, un virage un virage troisième non réponse. mais il triche c'est pas vrai on va dire il... que comme il a le permis et la voiture il a peut-être eu plus facile ouais ouais attention Allez. encore deux on y va une mauvaise langue Une mauvaise langue Oui On dit par exemple Ah mais quelle mauvaise langue celle-là Vipère Une vipère mais non mais c'est pas vrai Une langue de vipère c'est connu Ouais ouais c'est vrai Est-ce que tu es une langue de vipère Parfois Parfois Moi aussi Je suis vraiment nul aujourd'hui Alors attention <rire> Pas qu'aujourd'hui d'être. Non non <rire> hum, Sans queue ni tête Je sais pas pourquoi je rigole Sans queue ni tête C'est la question du jour Alors attention Samy est-ce que tu sais Sans queue ni tête Le temps où tu essayes de trouver la bonne réponse, il trouve pas, c'est pas grave, sans que ni tête, est-ce que tu sais euh... Par exemple, quand on dit euh, Ah purée, c'est sans que ni tête ce que t'as écrit, c'est une ouais. bêtise ou euh... C'est le contraire de logique il illogique. illogique, voilà ah yes. il aura au moins okay, un poisson triché en plus pour vous dire, il est venu essayer de voir sur ma feuille ce qui se passait, je trouve ouais, ça pas voilà. bien alors attention, le score Jean-François 4-1 donc on se rappelle demain Sammy. à bientôt, <rire> vous avez envie de jouer avec nous, vous avez envie de participer à l'antenne, de parler peut-être euh, de tout ce qui vous a un support ou même revenir ici pour euh, fêter votre anniversaire, encore pour jouer à un jeu, vous inscrivez maintenant par SMS au 3044 pour 50 50 SMS dans les jeux et on vous rappelle évidemment dans la suite 8h16, merci de vous réveiller avec nous dans quelques seconds Lady Gaga et Beyoncé qui arrivent je savais en je te plais avec Kevin Harris Rihanna Tisis what to come for fun bon réveil Baby, this is what you came for lightning strikes every time she moves and everybody's watching her but she's looking at you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 Sur Fun Radio Bon Réveil. Dans un instant, c'est un de mes coups de cœur du moment que je partage avec vous. Gallantis, Nomony, c'est ce qui arrive. Juste après ça. Mmh. Saxon fun durant l'été. Ou pas. Et aujourd'hui, Samy avec toi, on va parler de fantasmes et plus particulièrement d'uniformes. Exactement, c'est une grande tradition. Agréable à regarder sur une personne dans la rue. L'uniforme peut aussi s'avérer stimulant sous la couette. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, du côté des du hommes, l'uniforme de l'hôtesse de l'air ou le petit tailleur de la secrétaire sont des classiques, n'est-ce pas Jean-François, après. Oui, c'est vrai, vrai aussi. C'est vrai. On a même la petite musique qui va avec. <rire> Chez les femmes, c'est évidemment le fameux uniforme de militaire ou de policiers. Alors je voulais savoir déjà euh, dans le studio, est-ce que c'est un truc qui vous parle les uniformes Les uniformes ça parle Mais quand tu parles De militaires De policiers ouais, ouais, Je non, pense mais... que c'est plutôt Les femmes que ça, oui, prendre à ça. Avoir les hommes. C'est exactement ce que j'ai dit Ah pardon <rire> Non mais toi par exemple Est-ce que tu, tu verrais euh, Ta femme en En, en, je en, je infirmière, sais pas, en, en infirmière En infirmière, échec, voilà, Je l'ai voilà, dit tout à l'heure En infirmière ouais, C'est une tenue Ou en, et, en secrétaire pas, Avec ou... les petites lunettes Et tout La paix est lancée Pour la femme de Jeff Qu'on embrasse Bon je m'en vais demain Alors si vous De l'autre côté <et> de la <tout>. radio Vous envisagez peut-être De vous lancer Dans ce genre de jeu de rôle J'ai préparé quelques conseils pour vous guider. Alors, par exemple, un premier conseil qu'on pourrait donner, c'est pas de se forcer. Voilà. Alors, quel que soit le, le rôle que vous ayez envie de jouer, ça sert à rien de mettre une tenue qui vous met mal à l'aise. C'est sûr. Hein? Donc, euh, même si c'est censé faire plaisir à votre partenaire, ne vous ridiculisez pas. Donc, par exemple, si vous êtes en stripteaseur, que vous avez du bid et tout, je comprends que vous n'êtes <rire> pas hyper à l'aise. Vous n'êtes pas voilà. à votre avantage <rire> en faisant ça. Quoi. <rire> Donc, essayez de respecter vos limites, ça ne vous fera que du bien. Prendre, préparer le terrain pour pas faire ça comme ça. Hop, tip top. Voilà. On réfléchit un peu et on en parle avant, j'imagine. Voilà. Donc, Ça, c'est important. Donc, c'est compréhensible que vous soyez d'humeur coquine et que vous vouliez surprendre votre partenaire. Mais avant de l'accueillir en soubrette tout en sapeur-pompier, à son retour de boulot, n'hésitez pas à titiller sa curiosité par l'un ou l'autre SMS. Voilà. Pour le mettre un peu dans, dans les conditions. Cette chronique est surréaliste, <rire> Ça peut, par exemple, éviter de... que vous soyez pas sur la même longueur d'onde et que la surprise ne fasse pas l'effet désiré. Ça, et là, vous aurez l'air con. <rire> Ça, c'est dit. On aura l'air bien con dans le lit habillé un peu en mode. Euh... <rire> couche je et au final le mec rien à voir et puis évidemment bah, il faut en parler ensemble. voilà osez communiquer vos envies n'hésitez pas à partager ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît le jeu n'en sera que plus intense évidemment faites le dans le respect de l'autre en veillant à l'écouter en retour donc Jean-François ce matin on peut te dire toi c'est tout ce qui est un peu infirmière secrétaire Samy un fantasme euh, secrétaire mais avec les cheveux attachés les lunettes les lunettes j'adore ça fait trop sexy ouais. les sites de boules c'est pas la réalité tu sais hein faut faire attention <rire> je sais. et pour toi Etienne <rire> Les infirmières, je suis le comme Jean-François Les infirmières aussi, vous aimez bien la piqûre tous les deux Vous êtes des vilains, garçons En tout cas, merci Samy Mais, Merci à toi On peut retrouver évidemment euh, toutes les infos sur le site sexologie Et d'ailleurs, dès demain, on va retrouver Alexandra Hubin La, créatice, la créatrice pardon, du concept sexologie-positive Elle sera en direct avec nous pour parler encore une fois de sexe Merci beaucoup Samy, c'était Am Sex and Fun Une chronique plutôt sympa qu'on va pouvoir retrouver dès maintenant Sur la page Facebook de l'émission Summer Fun Dans un instant, on reste dans le côté sexy de l'histoire Avec deux belles gonzesses Les dégâts et Beyond 16 arrivent yeah. à l'instant sur Fun. 8h23, bon réveil. Merci d'être avec nous. C'est Summer Fun en direct jusqu'à 9h. Minus. And we are Galantis on Fun Radio. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home. Ce sont merci d'être là 8h30 tout pile mardi 26 juillet 2016 on se réveille ensemble sur Fun Radio dans un instant mes artistes préférés Major Laser Boom c'est ce qui arrive juste après ça Are you ready?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 Got never, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Baby got ass like a trunk. took Jumping from a man in a punk. got a body like Baywatch. Baywatch. I'm at her head playoff. Oh yeah. Tim bottles, box tin mo Told to move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit dog. Really, is you really with the shit though? Shit dog. We got champagne and back up, backup. Those will be a tiny topolum. Fuck niggas hate real niggas get money, get money All motherfuckers, deck, baby drop it to the ground like he ass bitch Back it up like he ass bitch yeah. After the club I'll smash shit La journée ensemble, Starphone Radio, soyez les bienvenus 8h30 dépassé de 4 minutes Merci de vous réveiller avec nous, on s'informe avec Jean-François Servet, salut Jeff Bonjour Antoine, bonjour à tous, la direction de la SNCB a tiré la sonnette d'alarme dans une circulaire interne sur le nombre important de trains qui passent au signal rouge, les machinistes sont trop souvent distraits, ce qui a poussé les dirigeants de l'entreprise ferroviaire à renforcer les règles d'usage des smartphones, tablettes ou laptops L'an dernier, 92 de trains sont passés au rouge, soit 26 infractions de plus qu'en 2014, désormais l'interdiction totale de GSM, smartphones, tablettes laptops, lecteurs MP3 est de jeu et de mise, les appareils périphériques doivent entièrement être désactivés et hors de vue du conducteur de train. L'inspection économique a déjà dû bloquer cette année 1325 sites internet, soit quatre fois plus que sur toute l'année 2015. De plus en plus de noms de domaines sont détournés à cause de propriétaires de sites qui oublient de renouveler ce nom de domaine. Il y a soudain un webshop avec des produits contrefaits qui arrivent par exemple sur le nom de domaine d'un restaurant. Les fraudeurs usurpent ainsi la popularité d'anciens sites internet sur ces noms de domaine. Les inspecteurs constatent que la plupart des produits contrefaits vendus via ces sites détournés sont envoyés depuis la Chine. Les faussaires utilisent en général de fausses données d'identité qu'ils ont pour s'enregistrer, l'inspection économique recherche de plus en plus de sa propre initiative des sites de contrefaçon pour les supprimer ensuite le plus rapidement possible, mais elle reçoit également beaucoup de dénonciations de consommateurs et d'entreprises via un pointdecontact.belgique.be. Point point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 Bernie Sanders a appelé le Parti démocrate à s'unir y pour soutenir la candidature d'Hillary Clinton tout comme Michelle Obama. Le parti reste quand même, quant à lui, très divisé. Certains militants pro Sanders mettent en cause l'intégrité de celle qui pourrait devenir la première femme à présider les états unis et Dans le reste de l'actualité, 19 personnes ont été tuées et 25 blessées lors d'une attaque au couteau dans un centre pour handicapés mentaux au Japon. Un âgé d'une vingtaine d'années s'est rendu à la police disant être l'auteur de la tuerie. Il s'agit d'un employé de ce centre où sont hébergées 160 personnes. Les tueries de masse sont rares au Japon, qui dit dispose d'une législation de contrôle des armes très strictes et d'un taux de criminalité relativement faible. Et puis un tout dernier mot pour vous dire que ce soir, en football, Anderlecht entre en Ligue des Champions en disputant le match du troisième tour préliminaire de cette Ligue des Champions en déplacement en Russie. Match à Rostov ce soir. Fun. Fun Radio. Dans un instant, on appelle là en l'une d'entre vous pour repartir avec vos 5 places de ciné. Alors, pour vous inscrire, voilà, il vous reste pendant quelques instants. Vous envoyez ciné celui de vos coordonnées complètes par SMS au 6322. Côté Tonemsor, c'est Martin Solveig et Duitrail qui arrivent. Juste avant, côté météo, que se passe-t-il, Jean-François, dans le ciel aujourd'hui Eh bien, le temps va rester sec sur la plupart des régions et le ciel va être partiellement nuageux. En début de journée, une inverse va être toutefois encore possible, le long de la frontière luxembourgeoise et de la frontière allemande. L'après-midi, des nuages vont se développer dans l'intérieur des terres. Les maximins se situeront entre 19 et 24 degrés. Merci. Prochaine rendez-vous d'info à 9h et tout de suite c'est Moum sur Fun Radio. Fun. Fun radio. Summer Fun. So love have you moved. It's been a while since I've grooved. Cosmic love gave you something gold. Shall we wrap it all up? Huh? De démarrer la journée avec nous dans quelques secondes On va se faire plaisir avec Martin Solveig et Do It Right Le temps pour nous de souhaiter la bienvenue à Audrey qui vient de nous rejoindre Comment ça va Bonjour tout le monde, ça va super Oh vous m'avez manqué Ah ben toi aussi <rire> en plus, Ah ça plaisir Absolument pas <rire> En plus, c'est parti en vacances, Audrey, comment ça s'est passé Ah, c'était cool, c'était cool, mais tu sais quoi, j'étais en vacances et je pensais qu'il une chose, c'était de revenir. Je suis complètement malade, moi en fait. Tu sais que je faisais même des spikes dans ma douche. Ouais, ah ouais Bonjour bon bon bon tout le monde, je sur Complètement malade, la Et bah justement, tu nous accompagnes toute la semaine entre ouais. 9h et 13h. On va d'ailleurs arriver dans quelques secondes, mais tu étais là, donc on s'est dit, on va en profiter. Oui, ça fait plaisir, je peux rester Mais peux tu peux regarder, rester. Je regarde les pros, hein, je m'installe, je On regarde. va parler d'un sujet qui te concerne, qui nous concerne tous. Ce Burger King va remplacer Quick ah. en Belgique, ça fait le buzz sur les réseaux ah, sociaux, évidemment. La plus belle nouvelle de toute ma vie. C'est vrai Ah, Donc carrément. toi tu es partisan De Burger King Ah bah tu m'étonnes Tu rigoles ou quoi Il n'y a ah pas non, mieux Moi hein. je suis partisan de Quick Faut qu'on fasse un gros débat ici de, Avec tout, tout ouais. le studio ouais, Qui est le Burger King bon et moi On qui va devenir actionnaire Tellement on va y aller <rire> Carrément Mais on se disait avec Jean-François Quand même au Quick Il y a le Giant bah oui, ça, ça, ça va ça. nous manquer Alors je sais pas trop C'est par exemple A mes coups de cœur C'est le Giant L'hamburger basique Les no chicken nuggets, c'est. Mais a tout sauce, toi, en fait. Oui, non Les salades, <rire> les bacon. La sauce d'aigre ouais, bah... douce, c'est quand même un truc génial, Chicut. Ah, y ouais, c'est bon. Sauce chinoise aussi. Oui, mais mmh. ça chez oh. McDo, les moins. Ah, ça voilà. y est, tu me donnes on... faim. On t'emmènera au Burger King, on va te faire changer d'avis. Eh <rire> ben écoute, on va faire goûter la jupilère à Étienne, notre réalisateur qui ne connaît pas la jupilère. Et si, on va la les... connaît maintenant. Euh... Oui, mais. Début, c'est débile. il y a tout pour pas connaître la jupilère sur Paris Non, je suis marseillais. Monsieur est parisien. Ah, parseillais, pardon. Mais il connaît rien de la Belgique, je lui ai parlé des marches folklori Pourquoi parce oh, dis oh, chez oh, moi, il oh. y a une grosse marche de la toute cette semaine, effectivement. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc, Jean-François, qui est aussi fan de Jupiler et de Bière, quand on lui a appris ça, il a fallu tomber de sa chaise. Allez, vieux, tu vas apprendre des trucs sur la Belgique, hein. Ça va pas <rire> se passer comme ça. En tout cas, euh, si on regarde par exemple, euh, Quick, c'est quand même assez ancien, parce que tu sais quand ça a été créé en Belgique. Quick Alors là, il y a tu sais 45 que c'était déjà, ans. ouais, 45 dans, ans. en ouais. 1971, ça a été ouais, créé en Belgique, même. en plus, en région flamande, près d'Anvers. C'était à Scotton Scroton, oh, -y. avec <rire> Par rapport à Burger King, qui est encore plus ancien, c'était en 1954 on l'a créé. Ah ouais. C'était euh, pas ici, c'était euh, <rire> <rire> <rire> Mais donc, on est parti. Vous, est-ce que vous préférez Burger King? Est-ce que vous préférez Quick? Vous pourrez réagir dès maintenant par SMS au 3044 ou encore via la page Facebook l'émission. Malheureusement, je me sens un peu seul. Je suis seul à garder nos origines belges hein, pour l'instant. Quick, c'est quand même la vie, ouais. les gars. Non. Suis... non? Même toi, Audrey, c'était sûr que tu allais parler de Quick. Non, si, si, pour le Giant, d'accord. Mais pour le reste, euh... non, désolé, je te soutiens pas. <rire> <rire> eh je propose qu'on aille tester ça On va aller tester les deux Puis on vous en parlera la semaine prochaine Pour voir un peu si ça vaut vraiment le coup On fait ça Parfait. Ouais. <rire> Merci les gars, je me sens passé <rire> Merci d'être avec nous Il est 8h44 dans un instant On appelle l'un ou l'une d'entre vous Pour vous offrir vos places de ciné Pendant les vacances Allez vous éclater au ciné avec vos potes Grâce à Fun Fem Radio Fun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 C'est jusqu'à moins 80% chez le roi du matelas sur les articles signalés en magasin. Retrouvez-nous aussi sur C'est le roi du matelas. Fun radio. Fun radio. Le son. L'agenda que faire en Belgique, à Bruxelles et en Wallonie C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants Juste avant c'est et Tis Girls sur Fun Et on part Samy aujourd'hui du côté de Chini Tourisme Parce qu'on a plein de choses intéressantes à faire, notamment une balade guidée Exactement, le syndicat d'initiative de Chini vous propose une balade guidée avec Marc-Alexandre Et on peut y faire plein de choses de intéressantes effectivement là-bas Par exemple, ouais. partir sur les traces médiévales et méconnues de cette jolie localité Exactement, le départ c'est à 14h euh, devant le syndicat d'initiative face à l'église et puis les réservations ça se passe au euh, 02 61 31 54 04 Ou encore sur le site chinitourisme.be, c'est ouvert à tous les publics évidemment et ça coûte 4 euros seulement, on vous publiez tout ça dès maintenant sur la page Facebook de l'émission On change complètement d'endroit et on parle de chocolat à présent avec le parcours de la fonderie qui vous propose justement une choco-story Voilà, c'est la visite guidée à pied, avec visite de chocosterie visite des galeries et du musée du cacao et du chocolat. Ça a l'air chouette. <rire> Je suis sûr que tu vas le faire, Antoine. J'adore. Voilà, vous pourrez revivre et apprendre l'histoire du chocolat, l'or noir de notre pays. Voilà, ça se passe à la Galerie Saint-Hubert, entrée rue Marché aux Herbes à 1000 bruxelles Et ça, justement, ça se passe aujourd'hui, en ce exact. 26 juillet, pour réserver, pour vous inscrire, ça se passe sur lafonderie.be. C'est franchement super intéressant et c'est à faire aujourd'hui et en plus... Pas très cher, merci en tout cas, Samy, pour tout ah ça. Audrey, est-ce que tu as plein de petites surprises pour nous dans la suite, j'imagine Des surprises du quoi Tu crois quoi, toi euh, Moi, je viens ici en touriste, ne le pas, attends. Mais on a d'ailleurs des places de ciné, je sais pas si tu as vu. Oui, ah oui j'ai vu 5 places d'un coup en plus. Ça fait plaisir, vous. Et ce matin, on vous offre deux fois 5 places en plus. Oh là Alors, Alors, pour vous inscrire, c'est possible. Vous envoyez ciné, celui de vos coordonnées complètes dès maintenant au 6322 pour un euro le message. C'est le bordel. Audrey, elle arrive. Ah elle vient avec nous c'est le bordel ce matin. Oh, c'est On s'amuse, ça peut revenir tous les jours. Jour. Ça je me peux? fait plaisir que tu Moi sois là. Je ne me dis pas ça, je me, je, ça me manque tellement que je peux m'incruster. Oh après, c'est quand même le à principe. <rire> 5 h 58 Ah non, ça va, j'ai y <rire> un je suis occupée. Vous vous inscrivez dès maintenant et on vous rappelle. Alors, on vous dit tout, on est en direct, on a un petit problème de standard, ça arrive, c'est les aléas du direct. On va donc vous rappeler hors antenne pour vous offrir tout ça, mais ce sera après 9h30. Alors, vous pouvez vous inscrire encore dès maintenant, si vos coordonnées complètes, par SMS au 6322 pour un euro le message. à tout de suite. All night, all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 She's Miss California part of me who wants to lay housing by the water Save the yacht across the bay Drive the Mary Nello Hollywood's a favorite scene We loves to be surrounded The superstar they know her name Come on a Elle m'attire mais je résiste Loin je dois Yeah. bon, ça, on se travaille ensemble. Merci d'être sur Fun Radio 8h58. Yeah, à côté de Soden Slore, c'est Cashmere et Wildcard qui arrivent dans un instant. Un problème sur la route Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Juste avant ça, Jean-François, que se passe-t-il sur nos routes en ce mardi matin Bien sûr, le ring intérieur en direction de Bruxelles entre Berceul et Forêt. Ajoutez 15 minutes à votre temps de parcours. Des ralentissements sont aussi à noter. C'est sur la E411 en direction de Luxembourg à hauteur de la frontière. Merci, vous avez. Quelle sortie de merde. Vous avez avancé. Oh là là là, là. C'est tous les matins comme ça ou euh... Mais non, c'est ton contact non avec nous qui fait qu'on est de bonne ouais, humeur. Voilà, les et que... contacts. <rire> <rire> on va parler des contacts dans quelques secondes d'ailleurs. D'ailleurs, si vous êtes témoin de quelque chose sur la route d'un accident Dans d'un c'est la fun solidarité. J'y arrive même plus. de nous se mettre les dès maintenant au 30-44. Et Audrey, justement, on parlait de ce matin de choses qui nous insupportent. Des petites choses qu'on ne peut pas blairer chez les gens comme ça. De... Voilà, la porte qui grince, les dents qui grincent. Ouais. Euh, le bordel. Toi, qu'est-ce qui t'insupport Alors quotidien. moi c'est très bizarre mais c'est les gens qui font un bisou sans faire le bruit. <rire> ah, c'est déjà ouais, arrivé ou pas ah ouais, ouais. Genre quelqu'un qui tape la joue mais genre il se passe ouais. rien, il y a pas le... Tu vois Ça me perturbe. <rire> ah, moi ce que je teste par contre c'est ceux qui mettent les lèvres toutes mouillées. Ah oh ouais. Et qui te faut un gros bisou mouillé sur la joue Plutôt que juste mettre la joue Et souvent ouais, ça c'est les, les, les grands-pères ou les grands-mères Et ça pique en même temps, c'est <rire> génial <rire> Vous avez vous aussi euh, des choses qui vous en supportent Bah justement on a eu quelques petites réactions sur Facebook Exactement, Nicolas nous dit Moi ce qui m'énerve c'est de laisser des notifications sur mon smartphone Ah j'aime pas non plus oh, Moi non plus, je mail avec euh, 5000 non-lus, ça m'énerve aussi d'ailleurs qui chiant. Et Léna qui nous dit Les mecs qui pisent sur la planche des toilettes Ah ouais ça, Mais horrible. ça c'est un concept masculin, faut Vous m'expliquez c'est quoi le problème Vous savez pas viser quoi les garçons hein euh, Moi j'ai jamais ce problème moi. Euh... <rire> <rire> mais t'as quand même les gouttes sur le slip. Hein. Ça c'est. Un... Ah non, vous pouvez pas y échapper. Il y a toujours les trois On petites gouttes pas. qui te. Voilà, si moi j'échappe, y ouais. euh, je fais ça C'est plus simple. Mais non bah, après, Et mais tu euh... rentres ton petit zigoui dans le bazar oh, C'est mignon <rire> <rire> On parlera tout ce matin. D'ailleurs, on va parler d'uniformes et de sensualité. Exactement. Parce que je sais pas si tu as des fantasmes en particulier, surtout avec les uniformes. Ah, ben j'en ai plein. tu lances là-dessus. On avait tout à l'heure l'infirmière avec Jeff. Moi j'adore le pompier évidemment. Les secrétaire, la secrétaire. toi pour toi. Ah, ben moi c'est les policiers. Parce qu'il y a les menottes quoi. Ça c'est un truc. Ah, ça peut provoquer des choses. Surtout si t'as des barres au lit, tu vois. Tu peux les accrocher. On dirait vraiment une T'as pas un petit coup de. Tu vois un petit coup de fouet Voilà C'est ah, surtout chiant si tu perds les clés. Hein. Aussi oui, mais plus simple, tu peux très bien les mettre dans le dos sans menottes avec un dessus. J'ai peut, je crois qu'il allait dire autre chose, tu peux les mettre dans le cou. Voilà. Il n'est que 9h ce matin. Voilà, vous avez ces conseils. On continue à en parler jusqu'à 9h15, vous allez voir. La bonne humeur est en rendez-vous. Merci de nous rejoindre, vous êtes sur Fun mmh. Fun Radio. Commander ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous, c'est possible sur vandenborg.be Vandenborg, la confiance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 qui passe au signal rouge. Les machinistes sont trop souvent distraits. L'an dernier, 92 trains sont passés au rouge, soit 26 infractions de plus qu'en 2014. Désormais, l'interdiction totale des GSM, smartphones, tablettes, laptops, lecteurs MP3 et consoles de jeu est de mise. Les appareils périphériques doivent être entièrement désactivés et hors de vue du conducteur de train.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 pour s'enregistrer Une bonne nouvelle également ce matin, Solar Impulse 2 atterrit cette nuit à Abu Dhabi, l'avion capable de voler jour et nuit avec l'énergie solaire comme unique carburant. A bouclé un tour du monde sans précédent, il s'est posé sans encombre peu après minuit à l'aéroport près de la capitale des Émirats Arabes Unis, où il était parti le 9 mars 2015 pour un périple de 42 000 km à travers quatre continents effectués sans une goutte de carburant piloté par le suisse Bertrand Piccard. L'appareil parti dimanche du Caire a parcouru 2763 km en plus de 48 heures pour cette 17 e et dernière étape de son périple destinée à promouvoir les énergies renouvelables. Un mot pour conclure de football, pour vous dire que Monaco, quart de finaliste de la Ligue des Champions en 2015 et l'Ajax Amsterdam ont hérité d'adversaires difficiles pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, dont la manche allée se joue aujourd'hui et demain. Monaco affronte Fenerbahçe, et l'Ajax Amsterdam joue contre le Pauk Xalodic en direct entre également en compétition aujourd'hui avec un déplacement en Russie. Les mots affronteront Rostov dans ce troisième tour préliminaire de la Champions League. Ben. Dans un instant, c'est Audrey qui prendra le contrôle de Fun jusqu'à 13h. Côté son Antilor, c'est Chitcot et Sex qui arrivent juste avant. Jean-François à côté météo, que se passe-t-il Le temps va rester sec sur la plupart des régions, le ciel va être partiellement nuageux en début de journée. Une averse sera toutefois encore possible le long de la frontière luxembourgeoise et allemande. L'après-midi, des nuages vont se développer dans l'intérieur des terres. Les maximas de température se situeront entre 19 et 24 degrés. Un petit mot également pour vous dire que demain, l'est du pays bénéficiera encore d'éclaircies, mais le ciel deviendra très nuageux à partir de l'ouest avec parfois quelques pluies ou une averse. Et vendredi, nous connaîtrons un temps variable et souvent nuageux Avec des périodes d'averses profitez-en La pluie va malheureusement être de retour Donc c'est mort pour le barbecue finalement C'est Non, pour aujourd'hui ça va, mais à partir des prochains jours Si vous le faites, faites pas sa fin de semaine parce que ça risque d'être compliqué Eh bien rendez-vous ce soir chez moi, merci Jeff Prochain rendez-vous à 12h avec les infos avec Carlo Et tout de suite, celle sont' son dance dans Summer Fun avec Cachemire Fun Fun Radio Cuisine très Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% Sur toutes les cuisines sur mesure Déconnecté connectés avec Fun Radio toute la journée fun Radio. Are you ready Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram Fun Radio Fun Radio, fun. Fun Radio. Fun. Suivez Fun Radio Le son Dance Floor fun, fun, fun. fun Radio Fun Radio Fun Radio Le son Dance Floor I come around the turn and people stop and stare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 On démarre la journée ensemble sur Fan Radio 9h08. sexe, c'est ce qui arrive dans un instant. <rire> vive l'anglais, franchement. Ah non, c'est pas ça, mais le gars, il te fait sexe. Mais on n'a pas arrêté d'en parler aujourd'hui, donc faut bien vendre mon produit à fond. Je vends la musique comme ma mère, écoute, comme diraient certains ici. En tout cas, on a des places à vous offrir de ciné aujourd'hui. C'est truc dur. Des places de cinéma à vous offrir. On a deux fois cinq places à vous offrir. Alors pour vous inscrire, vous aurez signé celui de vos coordonnées complètes par SMS au 6322 pour un euro le message. Et on vous rappelle avant 9h30 hors antenne aujourd'hui. C'est un peu différent, mais voilà, on va faire comme ça aujourd'hui et puis également, on a des places à vous offrir pour partir à l'aventure Parc de Waf et Franchement, on l'a testé ce week-end et ça c'est une dinguerie. Franchement, en plus il y a des nouveautés chaque année. Il y a le Jungle Jump, Space ouais, jump. Quoi, Forest Jump, mm -hmm. soit élastique. c'est tout des sauts en fait euh, élastiques ou pas. Et qu'on a pu voilà. tester. Notamment un que t'as préféré, c'est où on est. <rire> Lanceur en l'air, je pense. Voilà, ouais, c'est le jungle jump, il me semble. Ouais, c'est vraiment pas mal, en effet. J'en ai des bons souvenirs. C'est vrai En fait, dans l'idée, <rire> c'est que vous êtes donc attaché à des élastiques qui sont tirés à mort contre des arbres. Et puis tout d'un coup, moi qui suis un peu une chochote, je l'ai fait quand même et ça a été très bien. T'as lance... quand même crié comme une chochote un peu. C'est un cri naturel, Audrey, tu verras la vidéo après. C'est un cri naturel, c'est à dire qu'à un moment, tu f... essayes de faire le beau parce qu'on est en train de te filmer et les gens te regardent. Et donc, tu fais Ah, ça va, ça va. Et puis tout d'un coup, quand tu es en fait au-dessus du niveau des arbres et que tu sens que tu n'es plus tenu par rien. Quand tu, tu vas dans Mais c'est une catapulte en fait C'est ça ouais, C'est une catapulte à l'envers Waouh et donc a en fait, cri fait, tu tombes et, et ben le cri naturel de détresse humaine bah, sort <rire> tout d'un coup comme <rire> ça pour faire joli et donc voilà C'était très drôle puis en haut de ça il y a un parcours acrobatique exceptionnel aussi exactement il y a des parcours verts rouges et noirs euh, c'est comme au ski en fait exactement mais euh, en Il faut quand même le dire il a fait que les verts et les rouges et bah c'est bien non non est et pas Qui qui monté dans les noirs et puis redescendu mais moi mais j'étais tout seul euh, oh, je pas, pas aller tout seul et genre. du coup t'as fait la tyrolienne ouais c'est a... y a... dans le parcours noir ça non il y a un parcours spécial qui fait le tour du parc parcours de 650 mètres qui vous permet de faire tout le tour du parc et ah, vous cool, éclater ça. comme ça et c'est super sympa. En tout cas, ça s'appelle l'Aventure parc à voir et on vous offre plein de places cette semaine. Demain d'ailleurs, on clôture le concours demain, ça se passe sur la page Facebook de Fun Radio. Vous partagez bah, simplement le statut, vous likez la page Fun Radio et puis eh bien, vous y ajoutez le nom d'une personne avec qui vous allez y aller. -dire, je sors dès demain. Samy, on revient demain nous ouais. avec une nouvelle émission. D'ici là, on parlera des surnoms demain dans l'émission. Yes. Audrey, est-ce que tu as comme ça en 5 secondes un petit surnom que tu adores comme ça Mon petit loulou Mon petit loulou <rire> eh bien, on va en parler bien, Désert, vous avez des petits surnoms mignons Comme ça que vous avez envie de partager avec nous Ça se passe sur la page Facebook de l'émission A demain les amis À demain, à demain. Audrey ciao, continue ciao. avec vous jusqu'à 13h Avec le meilleur du and Floor Cheat Cut Sex C'est ce qui arrive 9h11 Bienvenue sex. in me It's on dance floor. aussi, vous venez de nous rejoindre Je m'appelle Audrey On passe la matinée ensemble sur Fun 9h-13h C'est parti Fun Radio Fun Fun Radio Fun Radio Fun. On est reparti pour une nouvelle journée Là sur Fun Radio J'espère que votre matinée se passe bien Merci de la passer avec nous En tout cas Courage à tous ceux qui sont déjà debout hein, Parce qu'il y en a plein qui bossent C'est pas les vacances pour tout le monde Et puis d'ailleurs pour les autres là Qui font dodo et qui font la si y vous nous loupez plein de sons fleurs Voilà, bien fait Il y aura le son petit euro dans un instant Je vous ai calé aussi Madel Mais justement, avant On va laisser la place à Boosty Feel your sur Fun Radio